Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Wa akhrajatil ardu Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Wa qala al Et que l'homme dira, Qu'a-t-elle Ce jour-là, elle contera son histoire. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra.